Nous voici de retour et encore avec nous notre super invité e de ce soir, Madame Mireille Mathieu, qui continuera à nous charmer de sa belle voix en nous interprétant la chanson qui suit. Celui que j'aime est un vaurien, un artiste, un égoïste. Celui que j'aime est un garçon qui chante du soir au matin, qui tient ma vie dans sa main, qui est un bohème sans problème, qui joue avec mes illusions. Celui que j'aime est un menteur qui manque avec sa bouche et ses lèvres et son cœur. Oh, quelle description, mon Dieu, de celui qui,、euh, qui aime Mireille. C'est le titre de sa chanson. Celui que j'aime. Écoutons-la. que j'aime est un vaurien qui chante du soir au matin, un artiste égoïste qui tient ma vie dans ses mains.、Mmh. Celui que j'aime est un garçon qui a de drôles de f a ç o n s un bohème sans problème qui jongle avec mes illusions. Il va sans but, court l'air. Il me blesse, puis me laisse f a c e à f a c e avec mon cœur. Quand je suis seule avec mes graines, dans ma c h a m b r e sous les toits, l'ennui s'agrange au mur qui s u e n t e jusqu'à son retour dans mes bras. Celui que j'aime est un brigand, il me traite comme un enfant. e Il me charme, me désarme et se rit de mes tourments. Celui que j'aime est merveilleux quand l'amour brille dans ses yeux, qu'il m'attire dans un rire contre son cœur pour m'aimer mieux. Moi je faiblis et rougis. Tout à coup, et j'oublie tout. Mes malheurs sur son cœur, dans son c o u Celui que j'aime est un joueur, il joue mes rêves, il joue mes pleurs. Et s'il est riche, je m'en fiche, car il est tout mon bonheur. Celui que j'aime est un voyou qui ne possède pas. l a r o u t d e la nuit, marche un finambule en habit de clair de lune et de diamant. Il s'avance en jonglant par-dessus la foule, les gens retenant leur souffle, le cœur battant. Celui que j'aime est un poète, lui non plus n'a pas les pieds sur la terre. Lui aussi fait de la corde ronde au-dessus de mon cœur. Il s'en va dans la nuit. Comme un finambule. Il traverse la nuit sur un fil d'or. Le titre de la chanson ce soir s'appelle Le Finambule. Tout le t dans la nuit marche un finambule. En habit de clair, de lune et de diamant. Ils s'avancent en jonglant par-dessus la foule, des gens retenant leur souffle et cœur battant. Des toits. Il est dans e sur le monde. Je ne suis qu'une ombre, il n'est qu'un éclat. Et l'envoi, les bourgeois renversant la tête, ouvrir sur sa silhouette des yeux d'enfant. Celui que j'aime est un poète. Lui non plus n'a pas les pieds sur terre. Lui aussi fait de la corde raide au-dessus du vide, au-dessus de mon cœur. Il s'en va dans la nuit comme un f u l a m b u l e En habit de clair de lune et de diamant. Moi, désir, je le suis d'étoile en étoile. Il fait des ombres chinoises au firmament. 私の声、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、誤解、pas mais je rêve de lui lorsque je m'endors car il traverse mes nuits sur 誤解、誤解、誤解、誤解、誤 Veux-tu me réserver la dernière danse, s'il vous plaît Oui, la dernière valse. Le tout dernier morceau que va jouer l'orchestre. Oui, ce tout, de... ce tout dernier morceau qu'on dansera pour longtemps. Veux-tu Je l'aurais espéré. Accepte à danser avec moi ce dernier morceau qui s'appelle la dernière valse. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi. アチュー。 Cette dernière revalse avec toi, sous un ciel aussi bleu, où la terre peut bien s'écrouler. Que m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, que m'importe les problèmes, mon amour, si tu m'aimes. J'irai décrocher la lune. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. J'irai par-dessus les montagnes, je courrai, je ferai tout ce que tu demandes si tu me le demandais. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Que m'importe ce que disent les gens, que m'importe si tu m'aimes, je ferai n'importe quoi pour toi. me me me me me me me me me me u e、si、l a m o u r Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma p a t r i e je renierais mes amis si tu me le demandais. ラヴィタラシャしン。 あ C'est ton nom qui berce mes jours et mes nuits. C'est ton nom qui partout me poursuit. C'est ton nom qui bercera mes pleurs. C'est ton nom qui traduit mon bonheur. C'est ton nom qui fait maintenant que j'oublie tous les noms qui ont rempli ma vie. C'est ton nom qui vient s'accrocher à nous. C'est ton nom, oui, c'est ton nom. n o u s dit Mireille Mathieu dans sa nouvelle interprétation. し C'est ton nom, nous chantera Michel, Mireille Mathieu, pardon. Elle nous chantera Jézabel. Ce tange qui brûlait mon cœur, ce tange qui me séchait les pleurs, Jézabel, c'était toi. Je ferai le tour du monde, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jézabel, où es-tu? ジェゼベル Jour après jour, j'avais forgé l'amour près de toi. Et nos lois étaient les mêmes, nous d'immiraient dans jour après jour sa prochaine musique, sa prochaine chanson, jour après jour. Jour après jour, j'avais forgé l'amour à mon â o e Incroyable, un partageable, oh mon d i e a、ah, fais-toi, f fais a i t de joie et d'amour. Notre ciel e s t é clair et son pareil, la poussière. Ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde. フュッフュッフうッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュッフュ Et pour finir, nous vous dirons merci au micro votre animateur Daniel Fouché qui a pris un immense plaisir à vous présenter ce soir le programme Le Train de la musique. Parfois, faisant ce programme, écoutant ces musiques, je deviens, je deviens amoureux, je deviens, je deviens fou, je, je me transporte dans l'au-delà. Mais il faut s'arrêter, car nous n'avons seulement qu'une heure pour le programme. Donc je vous attends dimanche prochain sur la UDO, sur la 820 AM, la station de l'Université de l'Occident. Ne manquez pas ce rendez-vous. Si vous avez. Un, je parlais au, un, cet après-midi、euh, à, à, à une de mes amies. Je lui dis Beaucoup de gens écoutent le programme, mais personne ne veut me faire un coup de téléphone. au 818-2025 pour me dire ce qu'il pense. J'aimerais savoir ce que vous pensez du programme. Si vous aimez, si le programme vous plaît, quel genre de, de, de, comment dirais-je, de, de, de correction je pourrais apporter pour vous, pour vous charmer encore davantage. Donc, j'attends votre réponse. J'attends votre appel téléphonique. Ou bien, Côté connecté sur l'internet radio-udio.tk ou bien sur le www.letraindlamusique.com. e Je vous dis bonsoir. Merci encore d'avoir gardé l'écoute. Je vous attends dimanche prochain sur la même fréquence d u 8h à 9h. r a d i o u d e o Bonsoir, bonne nuit et à dimanche prochain. Au revoir. だ